Με τα δεύτερο, ταξιδεύοντας με τα μουσική. I'm mm -hmm. Καλημέρα αγαπημένες φίλες και φίλοι Ακροατές, ακροάτρες του Μεταδεύτερου του Μεταδεύτερου του Ραδιοφόνου για το πολιτισμό είναι ο σταθμός μας ένα συλλογικός συνεργατικό σταθμός ραδιοφωνικός που μεταδίδεται μέσω ίντερνετ μέσω διαδικτύου από το μεταδεύτερο.gr από μπουκέτα ηλεκτρονικών διαδικτυακών σταθμών που βρίσκεται Είμαι στα Πάρκα, είμαστε αλλοίες μαργαριταριών Πρωί Δευτέρας είναι 10 και 4 πρώτα λεπτά 22 Ιανουαρίου 2024 τώρα ή όποτε ακούτε την εκπομπή εσείς ηχογραφημένοι Όπως συνήθως Δευτέρες 10 με 12 είμαστε μαζί τα πρωινά Σήμερα ένας χειμωνιάτικος καιρός στην Ελλάδα Κατάφερε και έφτασε ο χειμώνα σιγά σιγά Προς το τέλος Γενάρη Έτσι κι αλλιώς τώρα είναι η εποχή των χιονιών Έχει χιονίσει στη Βορρή Έχει χιονίσει σε ορεινέ περιοχές Χιονίζει στην Αθήνα, ψηλά στα βουνά Εμείς ε, σήμερα θα κάνουμε ένα μικρό ταξιδάκι Θα πάμε στο Παρίσι Μιας λίγο παλιότερη εποχή, Όχι πολύ παλιότερης εποχή. Εκεί που μας προειδεάζει ο χειμώνα για κλαμπ, καμπαρέ, μέρη με ζεστή σοκολάτα ή ζεστά ποτά ή ωραία κρασιά και μουσικές Το Παρίσι το μεταπολεμικό το οποίο δημιούργησε μια μεγάλη παράδοση και μια σχόλη τροβαδούρων, τραγουδοποιών, ανθρώπων που φτιάχανε τα τραγούδια τους και τα τραγουδούσαν ή που τραγουδούσαν άλλων μια πολύ καλλιτεχνική κοινωνία... ...όπου υπήρχαν ε, οι Γαλειδά από το Ιράν, από την Περσία... ...ο Ασναβούρ με καταγωγή από την Αρμενία μέσω Ιταλία, ...ο Μπρελ που ήταν Βέλγος... ...μια ένα χωνευτήριστο... οποίο όλοι ήταν Γάλλοι, Παριζιάνοι, τραγουδιστές στο τέλος. Σήμερα θα ακούσουμε τραγούδια... Το πρώτο μέρος θα ακούσουμε, θα ακούσουμε δύο τραγουδοποιούς τέτοιου: Το Ζακ Μπρέλ και το Ζος Μπρασάνς Ο Μπρέλ και ο Μπρασάνς ήταν βασικά την ίδια εποχή Ο Μπρέλ γεννήθηκε στις Βρυξέλλες το 1929 Πέθανε Στη Γαλλία στον Μπομπίνι Το 1978 Σκάρτα 50 χρόνια πρόλαβε και έζησε Και άφησε ένα Τεράστιο στίγμα Στη ε, μουσική Βέλγος Πολλά τραγούδια τα τραγου... Κάποια τραγούδια τα τραγουδούσε παλωμαδικά Ένας άνθρωπος ε, Μεγάλο πάθος Μεγάλο πάθος για ζωή Μεγάλο πάθος και στην ε, Μουσική του και στα τραγούδια του που φανόταν αρκετά ριζοσπαστικό αντίθετα με τον Μπρασάνς που ήταν το ίδιο ριζοσπαστικό στην ουσία, αλλά με ένα πιο ήρεμο, πιο σαρκαστικό, πιο ηρωνικό τόνο. Θα ξεκινήσουμε να ακούσουμε ένα άλμπου, ας πούμε που είχε κυκλοφορήσει. Το οποίο είναι μια ολόκληρη ζωντανή συναυλία του. Ζακ Μπρέλ. Ε, έχει Μπρελ Το επιλέξαμε γιατί Έχει κάποια σημασία Ότι το, στο ζωντανό Μπρελ ήταν ακόμα πιο Πιο παθιασμένος Πιο ιδιαίτερε οι ερμηνίες Το ακούμε λοιπόν Ζακ Μπρελ Από συναυλία Από ζωντανή εμφάνιση Του 1964 A mon dernier repas, je veux voir mes frères et mes chiens et mes chats et le bord de la mer. A mon dernier repas, je veux voir mes voisins et puis quelques chinois en guise. De Et je veux qu'on y boive En plus du vin de Messe De ce vin si joli Qu'on buvait en Arbois. Je veux qu'on y dévore Après quelques soutanes Une poule fausanne Venue du Périgord Puis je veux qu'on m'emmène en haut de ma colline Voir les arbres dormir en refermant leurs bras Et puis je veux encore lancer des pierres au ciel En cariant Dieu est mort, une dernière fois À mon dernier repas, je veux voir mon âne Mes poules et mes oies, mes vaches et mes femmes À mon dernier repas, je veux voir cette rôle dont je fus maître et roi, qui furent mes maîtresses. Quand j'aurai dans la panse de quoi noyer la terre, je briserai mon verre pour faire le silence. Et chanterai à tue-tête, à la mort qui s'avance, les paillards de romance qui font peur aux honnêtes. Puis je veux qu'on m'emmène en haut de ma colline, voir le soir qui chemine lentement vers la plaine. Et là, debout encore, j'insulterai les bourgeois, sans crainte et sans remords, une dernière fois. Après mon dernier pas Je veux que l'on s'en aille Qu'on finisse au ripaille Ailleurs que sous mon toit Après mon dernier pas Je veux que l'on m'installe Assis seul comme un roi Accueillant ses festas Dans ma pipe je brûlerai Mes souvenirs d'enfance Mes rêves inachevés Mais reste d'espérance Et je ne garderai pour habiller mon âme Que l'idée d'un rosier Et qu'un prénom de femme Puis je regarderai le haut de ma colline Qui danse, qui se devine Qui finit par sombrer Dans l'odeur des fleurs Qui bientôt s'éteindra Je sais Que j'aurai peur Une dernière fois Quand notre corps s'arrête en croisant Louisette, pour qui brûle nos chairs. Les fenêtres rigolent quand elles voient la frivole qui offre sa corolle à un clair de notaire. Les fenêtres sanglotent quand à l'aube falote un enterrement caote jusqu'au vieux cimetière. Mais les fenêtres froncent leurs corniches de bronze quand elles voient les ronces envahir leur lumière. Les fenêtres murmurent quand tombent en chevelure les pluies de la froidure qui mouillent les adieux. Les fenêtres chantonnent quand se lève à l'automne le vent qui abandonne les rues aux amoureux. Les fenêtres se taisent quand l'hiver les apaise et que la neige épaisse vient leur fermer les yeux. Mais les fenêtres chacassent quand une femme passe qui habite l'impasse où passent les messieurs. La fenêtre est un œuf. Quand elle est toile de bœuf, qui attend comme un veuf, au coin d'un escalier, les fenêtres bataillent, quand elle est soupiraille, d'où le sol mitraille, avant de succomber, les fenêtres musardes, quand elles sont mansardes, et abritent les hardes d'un poète oublié. Mais les fenêtres gentilles se recouvrent de garies, si par malheur on carie, vive la liberté! Les fenêtres surveillent l'enfant qui s'émerveille Dans un cercle de vieilles à faire ses premiers pas Les fenêtres sourient quand 15 ans trop jolis Et quinze ans trop grandis s'offrent un premier repas Mais les fenêtres menacent, les fenêtres grimacent Quand parfois j'ai l'audace d'appeler un chat un chat Les fenêtres me suivent, me suivent et me poursuivent Jusqu'à ce que peur s'en suivre tout au fond de mes draps Les fenêtres souvent traitent impunément De voyous des enfants qui cherchent qui aimer Les fenêtres souvent soupçonnent ces manants Qui dorment sur les bancs et parlent l'étranger Les fenêtres souvent se ferment en riant Se ferment en criant quand on y va chanter Ah, Je n'ose pas penser qu'elles servent à voiler Plus qu'à laisser entrer Qu'une fenêtre fermée, ça ne sert qu'à aider les amants à s'aimer. Non, je préfère penser qu'une fenêtre fermée, ça ne sert qu'à aider les amants à s'aimer. Allez! Quand il s'agit de courir pour nous Un peu de sable, du soleil et des planches Un peu de sang pour faire un peu de boue Mais c'est l'heure où les épiciers Se prennent pour ton C'est l'heure où les Anglaises Se prennent pour Monterland ah Qui nous dira à quoi ça pense Un taureau qui tourne et danse Et s'aperçoit soudain qu'il est tout nu ah, Qui nous dira à quoi ça rêve Un taureau dont l'œil se lève Et qui découvre les cornes des cocu Allez Les taureaux ennui le dimanche quand il s'agit de souffrir pour nous. Mais voici les picadors et la foule se venge. Voici les toreros, la foule est un genou. Et c'est l'heure où les épiciers se prennent pour Garcia Lorca. C'est l'heure où les Anglaises se prennent pour la carmesita. Les taureaux. S'ennuie le dimanche quand il s'agit de mourir pour nous, mais l'épée va plonger, la foule se penche, mais l'épée a plongé et la foule. Parle plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux, même riches, ils sont pauvres, ils n'ont plus d'illusion et non qu'un cœur pour deux, chez eux, ça sent le teint, le propre, la lavande et le verbe d'entendre, que l'on vive. À Paris, on vit tous en province quand on vit trop longtemps. Est-ce d'avoir trop ri que leur voix se lézardent quand ils parlent d'hier D'avoir trop pleuré que des larmes encore leur perdent aux paupières. Et s'ils tremblent un peu, est-ce de voir vieillir la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui dit je vous attends Les vieux ne rêvent plus, leurs livres sans sommeil. Leurs pianos sont fermés Le petit chat est mort Le muscat du dimanche Ne les fait plus chanter Les vieux ne bougent plus Leurs gestes ont trop de rides Leur monde est trop petit Du lit à la fenêtre Puis du lit au fauteuil Et puis... Du lit au lit Et s'ils sortent encore Bras dessus, bras dessous Tout habillé de raide C'est poursuivre au soleil L'enterrement d'un plus vieux L'enterrement d'une plus laide Et le temps d'un sanglot oublié toute une heure La pendule d'argent Qui ronronne au salon Qui dit oui Qui dit non Et puis Qui les attend Les vieux Ne meurent pas Ils s'endorment Un jour Et dorment trop Longtemps Ils se tiennent la main Ils ont peur De se perdre Ils se perdent Et l'autre reste là Le meilleur ou le pire Le doux ou le sévère Cela n'importe pas Celui des deux qui reste Se retrouve en enfer Vous le verrez peut-être Vous la verrez parfois En pluie et en chagrin Traverser le présent En s'excusant déjà de n'être pas plus loin Et fuir devant vous Une dernière fois la pendule d'argent Qui ronronne au salon Qui dit oui, qui dit non Qui leur dit je t'attends Qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis, qui nous attend. Ma mère, voici le temps venu D'aller prier pour mon salut Mathilde est revenue Pounia, tu peux garder ton vin Ce soir, je boirai mon chagrin Mathilde est revenue Toi la servante, toi la Maria Faudrait peut-être mieux changer nos draps Mathilde est revenue Mes amis, ne me laissez pas non soir. Je repars au combat Maudite Mathilde Puisque te vois là Mon cœur, mon cœur Ne t'emballe pas Fais comme si tu ne savais pas Que la Mathilde est revenue Mon cœur Arrête de répéter Qu'elle est plus belle qu'avant l'été La Mathilde qui est revenue Mon cœur Arrête de brinque-baller Souviens-toi qu'elle t'a déchiré, La Mathilde qui est revenue Mes amis, ne me laissez pas Dites-moi, dites-moi qu'il ne faut pas Maudite Mathilde Puisqu'elle te là. Et vous mes mains Restez tranquille, c'est un chien qui nous revient de la ville, Mathilde est revenue. Et vous, mes mains, ne frappez pas, tout ça ne vous regarde pas, Mathilde est revenue. Et vous, mes mains, ne tremblez plus, souvenez-vous quand je vous pleurais dessus, Mathilde est revenue. Mains, ne vous ouvrez pas, vous mes bras ne vous tendez pas, sacrerie Mathilde, puisque te voilà. Arrête tes prières, ton chat retourne en enfer. Mathilde, m'est a Apporte-nous du vin. Celui des noces, c'est des festins. Mathilde, m'est revenue vente voilà, la Maria, va tendre mon grand lit de draps, Mathilde, m'est revenus Annie, ne comptez plus sur moi Je crache au ciel encore une fois Ma belle Mathilde, puisque te voilà Te voilà. Je les vois déjà me couvrant de baisers Et s'arrachant mes mains et demandant tout bas Est-ce que la mort s'en vient Est-ce que la mort s'en va Est-ce qu'il est encore chaud Est-ce qu'il est déjà froid Ils ouvrent mes armoires, ils tâtent mes faïences Ils fouillent mes tiroirs, se régalant d'avance De mes lettres d'amour, enrubanées par deux Qui liront près du feu, en riant aux éclats Ah, <rire> je les vois déjà, compassés et frileux Suivant comme des artistes mon costume de boire. Il se pousse du cœur Pour être le plus triste Ils se poussent du bras Pour être le premier Sont amenés des vieilles Qui ne me connaissaient plus Sont amenés des enfants Qui ne me connaissaient pas Pensent au pari des fleurs Et trouvent indécent De ne pas mourir au printemps Quand on aime le lilas la, la, la, la, la. Ah je les vois déjà Tous mes chers faux amis Souriant sous le poids Du devoir accompli mmh, Je te vois déjà Trop triste, trop à l'aise Protégeant sous le drap Tes larmes lyonnaises Tu ne sais même pas Sortant de mon cimetière Que tu entres en ton enfer Quand s'accroche à ton bras Le bras de ton quelconque Le bras de ton dernier Qui te fera pleurer Bien autrement que moi Ah, ah, ah, ah, ah. ah je me vois déjà Je me vois tout au bout De ce voyage-là D'où l'on revient de tout ah. Je vois déjà, m'installant à jamais, bien au triste, bien au froid, dans mon champ d'eau solaire. Je vois déjà tout ça, et on a le brave culot d'oser me demander de ne plus boire de l'eau, de ne plus trousser les filles, de mettre l'argent de côté des mille filets de maquereau et de crier vive le roi! La, la, la, la, la, la, la, la, Je vous ai apporté des bonbons. Parce que les fleurs, c'est périssable, Puis les bonbons, c'est tellement bon. Bien que les fleurs soient plus présentables. Surtout quand elles sont en bouton. Mais je vous apporté des bonbons. J'espère qu'on pourra se promener Que madame votre mère ne dira rien On ira voir passer les trains À huit heures Moi je vous ramènerai Quel beau dimanche Pour la saison Je vous ai apporté des bonbons. Si vous saviez ce que je suis fier de vous voir pendu à mon bras, les gens me regardent de travers. Il y en a même qui rient derrière moi. Le monde est plein de Polisson de bonbon. Oh oui, Germaine est moins bien que vous. Oh oui, Germaine, elle est moins belle. C'est vrai que Germaine a des cheveux roux. C'est vrai que Germaine, elle est cruelle. Ça, vous avez. Mille fois raison. Je les ai inventés des bonbons. Et nous voilà sur la grande place. Sur le kiosque, on joue mensage. Mais dites-moi que c'est par hasard qu'il y a là votre ami, Léon. Si vous voulez que je cède la place. J'avais apporté des bonbons. Mais bonjour mademoiselle Germaine. Je vous ai apporté des bonbons. Parce que l'esprit est périssable Nous étions deux amis Des fanettes m'aimait. La plage était déserte Et dormait sous juillet Si elles s'en souviennent Les vagues vous diront Combien pour la fenêtre J'ai chanté De chansons Faut dire Faut dire qu'elle était belle Comme une perle d'eau Faut dire qu'elle était belle Et je ne suis pas beau Faut dire, faut dire qu'elle était brune Tant la dune était blonde Et tenant l'autre et' l'une Je tenais le monde Faut dire, faut dire que j'étais fou de croire à tout cela Je le croyais à nous, je la croyais à moi Faut dire qu'on ne nous a pas A se méfier de tout Nous étions deux amis Et fanettes m'aimait La plage était déserte Et sous juillet Si elle s'en souvienne Les vagues vous diront Comment pour la Fanette s'arrêta. La chanson. Faut dire, faut dire qu'en sortant d'une vague mourante, je les vis en allant comme amant et amante. Faut dire, faut dire qu'ils ont ri quand ils m'ont vu pleurer. Faut dire qu'ils ont chanté quand je les ai maudits. Faut dire que c'est bien ce jour-là qu'ils ont nagé si loin, qu'ils ont nagé si bien qu'on ne les revit pas. Faut dire qu'on ne nous apprend pas, mais parlons d'autres choses. Nous étions deux amis et fanés tous les mains et la plage est déserte et plat sous juillet Et le soir quelquefois quand les vagues s'arrêtent J'entends comme une voix J'entends C'est la fanaise Le corps bien au chaud, les yeux dans la bière, je suis la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre On allait boire nos vingt ans Jojo se prenait pour Voltaire Et Pierre pour Casanova Et moi, moi qui étais le plus fier Moi, je me prenais pour moi Et quand vers minuit passaient les notaires Qui sortaient de l'hôtel des trois faisants On leur montrait notre cul et nos bonnes manières En leur chantant Les bourgeois, c'est comme les cochons C'est comme les cochons, plus elle devient vieux, plus ça rien. Le corps bien au chaud, les yeux dans la bière Chez la grosse Adrienne de mon talent Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre On allait brûler nos vingt ans Voltaire Danser comme un vicaire et Casanova, non c'est pas et moi Moi qui restais le plus fier, moi, j'étais presque aussi sou que moi Et qu'envers minuit, passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des trois présents On leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient Le cœur au repos Les yeux bien sur terre Au bar de l'hôtel Des trois faisons Avec Maître Jojo Et avec Maître Pierre Entre notaires On passe le temps Jojo parle de Voltaire de Pierre, de Et Pierre Casanova Et moi Moi qui suis resté le plus fier Moi Moi je parle encore de moi. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs de chez la Montalan, de jeunes peigne nous montrent leur terrière en nous chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons. Plus ça devient vieux, plus ça devient bête, disent-ils, monsieur le commissaire. Les bourgeois, plus elle devient vieux, plus ça devient. <rire> Non, Jeff, t'es pas tout seul M'arrête de pleurer comme ça devant tout le monde Parce qu'une demi-vieille, parce qu'une fausse blonde t'a relaissé tomber Non, Jeff, t'es pas tout seul Mais tu sais que tu me fais honte A sangloter comme ça bêtement devant tout le monde Parce qu'une trois-quarts putain t'a claqué dans les mains Non, Jeff, t'es pas tout seul Mais tu fais honte à voir Les gens se peignent notre tête Foutons le camp de ce trottoir Viens Jeff, viens, viens Viens Il me reste trois sous On va laisser les boire Chez la mère Françoise Viens Jeff, viens, viens Il me reste trois sous Et si c'est pas assez Il restera l'ardoise Et on ira manger des moules et puis des frites Des frites et puis des moules Et du vin de Moselle Et si t'es encore triste On ira voir les filles Chez la madame André paraît qu'il y en a de nouvelles On sera bien tous les deux On chantera comme avant Comme quand on était jeunes Jean-Jeff, comme quand c'était Le temps que J'avais de l'argent Non, Jeff, t'es pas tout seul M'arrête tes grimaces Soulève tes 100 kilos Fais bouger ta carcasse Je sais que t'as le cœur gros, mais Faut le soulever, Jeff Non, Jeff, t'es pas tout seul Arrête de sangloter Arrête de te répandre Arrête de répéter Que t'es bon à te foutre à l'eau Que t'es bon à te pendre Non, Jeff, t'es pas tout seul Mais c'est plus un trottoir Ça devient cinéma Où les gens viennent te voir Viens, viens Jeff. viens Viens Il me reste ma guitare Je l'allumerai pour toi Et on sera espagnols J'ai viens, rien, Comme quand on était môme Même que j'aimais pas ça Puis mitral rossignol Puis on se trouve en banc On parlera de l'Amérique C'est qu'on va aller, tu sais Quand on aura du fric Et si t'es encore triste Ou rien que si t'en as l'air Je te raconterai comment Tu deviendras Rockefeller On sera bien tous les deux On chantera comme avant Comme quand on était beau, Jeff Comme quand c'était le temps d'avant Qu'on soit poivreau Allez, viens, allez, viens, Jeff Ouais, ouais Oui, j'aime, viens, viens j'aime, oui, viens Au suivant Et au suivant Tout nu Dans ma serviette qui me servait de pagne, J'avais le rouge au front et le savon à la main Suivant, suivant J'avais juste vingt ans et nous étions cent vingt A être le suivant de celui qu'on suivait Suivant, suivant J'avais juste vingt ans Et je me déniais Au bordel ambulant D'une armée en campagne Au suivant Au suivant Moi J'aurais bien aimé Un peu plus de tendresse Ou alors un sourire Ou bien avoir le temps Mais au suivant Au suivant Ce ne fut pas Vaterlo, non, mais ce ne fut pas Arcole. Ce fut l'heure où l'on regrette d'avoir manqué l'école. Osméva, Osmema. Mais je jure que d'entendre ce tatuant de mes fesses, c'est des coups à vous faire, des armées d'impuissants. Oslida, Oslida. Je jure sur la tête de ma première. Que cette voix depuis, je l'entends tout le temps. au suivant, au suivant. Cette voix qui sentait l'ail et le mauvais alcool, c'est la voix des nations et c'est la voix du sang. au suivant, au suivant. Et depuis, chaque femme, à l'heure de succomber, entre mes bras trop maigres, semble mieux. Osuiva, suivant Tous les suivants du monde Devraient se donner la main Voilà ce que la nuit je crie Dans mon délire Au suivant, au suivant. Et quand je ne délire pas J'en arrive à me dire Qu'il est plus humiliant D'être suivi que suivant Au suivant, au suivant. Un jour ou bonne soeur, pendu, enfin c'est ma chatte, où je ne serai jamais plus, non, le suivant, le suivant. Avec la mer du Nord. Pour dernier terrain vague Et des vagues de dunes, Pour arrêter les vagues Et de vagues rochers Que les marées dépassent Et qui ont à jamais le cœur À marée basse Avec infiniment de brumes à venir Avec le vent d'ouest Écoutez le tenir Le plat pays qui est le mien Avec des cathédrales pour uniques montagnes Et de noirs clochers comme un mât de cocagne Où des diables en pierre décrochent les nuages Avec le fil des jours pour uniques voyages Et des chemins de pluie Pour bonsoir, avec le vent de l'Est, écoutez-le vouloir, le plat pays qui est le mien, avec un ciel si bas, qu'un canal s'est perdu, avec un ciel si bas. Qu'il fait l'humilité Avec un ciel si gris Qu'un canal s'est pendu Avec un ciel si gris Qu'il faut lui pardonner Avec le vent du nord Qui vient s'écarteler Avec le vent du nord Écoutez-le craquer Le plat pays Qui est le mien, avec de l'Italie Qui descendrait l'escaut avec Frida la blonde Quand elle devient Margot, Quand les fils de novembre nous reviennent en mai Quand la plaine est fumante et tremble sous juillet Quand le vent est au rire Quand le vent est au blé, quand le vent est au sud, écoutez-le chanter, le plat pays qui est le mien. Adieu les mille, je t'aimais bien Adieu les mille, je t'aimais bien Tu sais, on a chanté les mêmes vins On a chanté les mêmes filles, on, on a chanté les mêmes chagrins Adieu les mille, je vais mourir C'est dur de mourir au printemps Tu sais, mais je pars aux fleurs La paix dans l'âme Car vu que t'es bon comme du pain blanc Je sais que tu prendras soin de ma femme Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse Je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse Quand c'est qu'on mettra trou. Adieu curé, je t'aimais bien Adieu curé, je t'aimais bien Tu sais, on n'était pas du même bord On n'était pas du même chemin Mais on cherchait le même port Adieu curé, je vais mourir C'est dur de mourir au printemps Tu sais, je pars aux fleurs La paix dans l'âme Car vu que t'étais son confident Je sais que tu prendras soin de ma femme Et Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse Je veux qu'on s'amuse comme des fous Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse C'est qu'on mettra dans trop Adieu l'Antoine Je t'aimais pas bien Adieu l'Antoine Je t'aimais pas bien Tu sais, j'en crève De crever aujourd'hui Alors que toi T'es bien vivant même plus solide que l'ennui Adieu ah, l'Antoine Je vais mourir C'est dur de mourir au printemps Tu sais mais je pas au fleur La paix dans l'âme Car vu que t'étais son amant Je sais que tu prendras soin de ma femme Et je veux qu'on je veux qu danse. Je veux qu'on comme des fous Je veux qu'on je condense, qu Quand c'est qu'on mettra dans tout ah, Dieu me femme T'aimais bien, adieu ma femme, je t'aimais bien tu sais, mais je prends le train pour le bon Dieu, je prends le train qu'avant le tien, mais on prend tous le train qu'on peut, adieu ma femme, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais Mais je pars aux fleurs, les yeux fermés, ma femme Car vu que je les ai fermés souvent Je sais que tu prendras soin de mon âme Et Je veux qu'on je veux qu danse, Je veux qu'on comme des fous Je veux qu'on je veux qu'on danse Car c'est qu'on me mettra dans le trou Elles vieillissent à petit pas, de petits chiens en petits chats, les bigotes. Elles vieillissent d'autant plus vite qu'elles confondent l'amour et l'eau bénite, comme toutes les bigotes. Ah, si j'étais diable, en les voyant parfois, je crois que je me ferais chatterer si j'étais dieu. En les voyant prier, je crois que je perdrai la foi par les bigotes. Elle processionne ta petit pas de bénitier en bénitier les bigotes. Et patati, peut-être, mes oreilles commencent à siffler, les bigotes de noir, comme monsieur le curé Qui est trop bon avec les créatures Elles s'embigotent les yeux baissés Comme si Dieu dormait sous leurs chaussures De bigote oh, Le samedi soir à Pelturbin Vous voyez Paris Mais pas de bigote Car C'est au fond de leur maison Qu'elles se préservent des garçons Les bigotes Qui préfèrent se ratatiner De vêpres en vépre, de messe en messe Toutes fières d'avoir pu conserver Le diamant qui dort entre leurs aises Les bigotes Elle meurt à petits pas, à petit feu, en petit tas, les bigotes. Qui cimentillèrent à petits pas, au petit jour d'un petit froid de bigotes. Dans le ciel qui n'existe pas, les anges font vite un paradis pour elle, une auréole et deux bouts et elle s'envole à petit pas de bigorneau. J'ai apporté du lilas, j'en apporte toutes les semaines Madeleine, elle aime bien ça Ce soir j'attends, Madeleine, on prendra le tram 33 Pour manger des frites chez Eugène Madeleine, elle aime tant ça Madeleine, c'est mon Noël, c'est mon amérique à moi Même qu'elle est trop bien pour moi Comme dit son anges Joël Mais ce soir j'attends, Madeleine, on ira au cinéma Je lui dirai des je t'aime Madeleine, elle aime tant ça Elle est tellement jolie Elle est tellement Tellement tout toute ma madeleine. J'attends là, là, ce soir j'attends Madeleine, mais il pleut sur Mélila, il pleut comme toutes les semaines, et Madeleine n'arrive pas. Ce soir j'attends Madeleine, c'est trop tard pour le tram 33, trop tard pour les frites de Gênes, Madeleine n'arrive pas. Madeleine, c'est mon horizon, c'est mon Amérique à moi, même qu'elle est trop bien pour moi, comme disons, cousin Gaston, mais ce soir j'attends Madeleine reste le cinéma, je pourrais lui dire que je t'aime, Madeleine. L'aimes-tu ça? Elle est tellement jolie, elle est tellement tout ça. Elle est toute ma vie, Madeleine, qui n'arrive pas. Ce soir, j'attendais Madeleine, mais j'ai jeté mes lilas j'étais comme toutes les semaines, Madeleine ne viendra pas. Ce soir, j'attendais Madeleine. Tiens, le dernier train s'en va, on doit fermer chez Gênes. Madeleine ne viendra pas. Madeleine, c'est mon espoir. C'est mon Amérique, moi. Mais sûr qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Gaspard. Ce soir, j'attendais Madeleine. C'est fichu pour le cinéma. Je reste avec mes je t'aime. Madeleine ne viendra pas. Elle est pourtant tellement jolie. Tout est pourtant. Elle manque tout ça, elle est pourtant Toute ma vie, Madeleine, qui ne viendra pas Mais demain, j'attendrai Madeleine Je rapporterai du lilas, j'en apporterai toute la semaine Madeleine, elle aimera ça Demain, j'attendrai Madeleine On prendra le 30, 33 pour manger des frites, chez gêne Madeleine, elle aimera ça Madeleine, c'est mon Noël, c'est mon Amérique à moi Tant pitié, je rien pour moi Ζακ Μπρέλ λοιπόν ζωντανά από το 1964 ζωντανή εμφάνιση το δεύτερο πρόσωπο σημαντικό στο γαλλικό τραγούδι πάρα πολύ σημαντικό ο Ζος Μπρασάνς λίγο πιο μεγάλος ηλικία από τον Μπρέλ έξι-εφτά χρόνια γεννημένος το 1921 στη ΣΕΤ στη Γαλλία και Έζησε μέχρι το 1981 Σανζελίδε Φέσκ Στη Γαλλία πάλι Ο Μπρασάνς Ένας εξίσου Καυστικός άνθρωπος Σε σχέση με το περιβάλλον Καλλιτέχνης σχέση με το περιβάλλον Με τα τεκτενόμενα, με τα συμβαίνοντα Πιο πολιτικοποιημένος Λίγο ίσως ε, Αν και η πολιτικοποίηση Έχει να κάνει γενικά με τη στάση ζωή Και με το πως βλέπουμε το περιβάλλον γύρω μας, το ανθρώπινο, το κοινωνικό περιβάλλον εξίσου εγώ θα τους έβαζα και τους δύο ε, χωρίς να έχουν μια ε, φανατική, κομματική προσήλωση ο Μπερσάνης έχει γράψει και ένα καταπληκτικό τραγούδι το ε, να, να μην πεθαίνει για τις ιδέες να, οι ιδέες να υπηρετούν εσένα και όχι εσύ τις ιδέες Ζώρς Μπλασάνς λοιπόν ο οποίος πιο ήρεμος, πιο χαλαρός, πιο γαλήνιος με λιγότερο εμφανές πρωτογενές πάθος αλλά πολύ μεγάλο πάθος στην αντιμετώπιση των πραγμάτων που είχε με την κυθαρούλα του πιο σταθερός με πολλά, πολλά χρόνια με τον ίδιον κοντραμπασίστα, βιολοντσελίστα, τον Πιέρ Νικολά δίπλα, σε πάρα περιπτώσει περιπτώσεις του βλέπαμε το Πρασάνς με την Κισάρα και τον Πιέρ Νικολά με τον Πάσο δίπλα του. Ακούμε λοιπόν από τον Ζώρς Πρασάνς μία συλλογή από ένα άλμπουμ, συλλογή από ε... τραγούδια του, τα πιο γνωστά τραγούδια του για να μας βγάλουν αυτή την όμορφη χειμωνιάτικη μέρα πρωινό. Μέχρι τις δώδεκα η ώρα που θα περιμένουμε τη φωνή του Γίγαντα και το φόβο του Νάνου. Ζως λοιπόν, απολαύστε. Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée Qui ferme les yeux quand on la couche Je me suis fait tout petit devant une poupée Qui fait maman quand on la touche, touche. J'étais dur à cuire, elle m'a converti La fine mouche Et je suis tombé tout chaud, tout rôti Contre sa bouche Qui a des dents de lait quand elle sourit Quand elle chante Et des dents de loup quand elle est furie que les méchante Je me suis fait tout petit devant une poupée Qui ferme les yeux quand on la couche Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Je subis sa loi, je file tout doux sous son empire, bien qu'elle soit jalouse au delà de tout. Et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 Tous les somnambules Tous les mages Mon dis Sans malice Quand ses bras en croix Je subirai mon Dernier supplice Il en est de pire Il en est de meilleur, Mais à tous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 Vivais à l'écart de la place publique, serein contemplatif, ténébreux, bucolique, refusant d'acquitter la rançon de la gloire sur mon brin de laurier, je dormais comme un loir. Les gens de bon conseil ont su me faire comprendre qu'à l'homme de la rue. J'avais des comptes à rendre Et que sous peine de choir Dans un oubli complet Je devais mettre au grand jour Tous mes petits secrets Trompette de la renommée Vous êtes bien mal embouchée Manquant à la pudeur, la plus élémentaire, Dois-je pour les besoins de la cause publicitaire Divulguer avec qui et dans quelle position Je plonge dans le stupre et la fornication Si je publie des noms, combien de Pénélope Passeront-ils pour de fiéfées salopes Combien de bons amis me regarderont de travers Combien je recevrai de coups de revolver de la renommée Vous êtes bien mal embouché A toute exhibition Ma nature érective Souffrant d'une modestie Quasiment maladive Je ne fais voir mes organes procréateurs A personne excepté mes femmes et mes docteurs Dois-je pour effrayer la chronique des scandales Battre le tambour avec mes parties génitales Dois-je les arborer plus ostensiblement Comme un enfant de cœur porte un saint sacrement Trompette de la renommée Vous êtes bien mal embouchés. Une femme du monde Et qui souvent me laisse Faire mes quatre voluptés Dans ses quartiers de noblesse M'a sournoisement passé Sur son divan de soie Les parasites du plus bas étage Qui soit, Sous prétexte de bruit Sous couleur de réclame Ai-je le droit de ternir L'honneur de cette dame En criant sur les toits Et sur l'air des lampions Madame la marquise M'a foutu des morpions Tempête de la renommée, vous êtes bien mal embouché, le ciel en soit loué. Je vise en bonne entente Avec le père du Val La calotte chantante Lui le catéchumène Et moi l'énergumène Il me laisse dire merde Je lui laisse dire amen. Un accord avec lui Dois-je écrire dans la presse Qu'un soir je l'ai surpris aux genou de ma maîtresse Chantant la mélopée d'une voix qui susurre tandis qu'elle lui cherchait des poux dans la tonsure trompette de la renommée vous êtes bien mal embouchée Avec qui, ventre bleu, faut-il donc que je couche Pour faire parler un peu la déesse au sans bouche Faut-il qu'une femme célèbre, une étoile, une star Vienne prendre entre mes bras la place de ma guitare Pour exciter le peuple et les folliculaires Qui est-ce qui veut me prêter sa groupe populaire Qui est-ce qui veut me laisser faire Innaturalibus, naturalibus Un petit peu d'alpinisme sur son monde de Vénus Trompette de la renommée Vous êtes bien mal embouchée Sonnerait-elle plus fort Ces divines trompettes Si comme tout un chacun J'étais un peu tapette Si je me déhanchais Comme une demoiselle Et prenais tout à coup Des allures de gazelle Mais je ne sache pas Ça profite assez drôle De jouer le jeu de l'amour En inversant les rôles Ça confère à leur gloire Une once de plus-value Le crime pédérastique Aujourd'hui ne paie plus Tant de la renommée faites bien mal embouché Après ce tour d'horizon, des mille et une recettes Qui vous valent à coup sûr les honneurs des gazettes J'aime mieux m'en tenir à ma première façon Et me gratter le ventre en chantant des chansons Si le public en veut, je les sors d'ardard S'il n'en veut pas, je les remets dans ma guitare Refusant d'acquitter la rançon de la gloire Sur mon brin de laurier, je m'endors comme un loup Gloire, trompette, de la renommée, vous êtes bien mal embouchée. Margoton, la jeune bergère, trouvant dans l'herbe un petit chat, qui venait de perdre sa mère, l'adopta. Elle entre -ouvre sa collerette et le couche contre son sein C'était tout ce qu'elle avait pauvrette comme coussin Le chat la prenant pour sa mère se mit à têter tout de go Émue Margot le laissa faire, brave Margot Un croquant passant à la ronde, trouvant le tableau peu commun ça nala le dira tout le monde et le lendemain Quand Margot dégraffait son corsage pour donner la gougoute à son chat Tous les gars, tous les gars du village étaient la la la la la la, étaient la la la la la la la Et Margot, qui était simple et très sage présumait que c'était pour voir son chat Tous les gars, tous les gars du village étaient la la la la la la, étaient la la la la la Maître d'école et ses potaches, le maire, le bedeau, le bougnat négligeaient carrément leurs tâches pour voir ça Le facteur d'ordinaire si prest Pour voir ça ne distribuer plus Les lettres que personne au reste n'aurait lues Pour voir ça Dieu le leur pardonne Les enfants de cœur au milieu Du saint sacrifice abandonnent le saint lieu Les gendarmes, même les gendarmes Qui sont par nature si ballots Se laissaient toucher par les charmes du joli tableau Quand Margot dégraffait son corps Pour donner la gougoute à son chat Tous les, guys, tous les, les gars, sage, tous, les guys, tous les gars du village étaient là là là là là là, étaient là là là là là là. Et Margot, qui était simple et très sage, présumait que c'était pour voir son chat. Tous les gars, tous les gars du village étaient là là là là là là, étaient là là là là là là. Mais les autres femmes de la commune, privées de leurs époux, de leurs galants, Accumulèrent la rancune patiemment. Puis un jour, ivre de colère, elles s'armèrent de bâtons, et farouches, elles immolèrent le chaton. La bergère, après bien des larmes, pour ce qu'on se les prit un mari, et ne dévoila plus ses charmes que pour lui. Le temps passa sur les mémoires, on oublia l'événement, seuls des vieux racontent encore à leurs petits-enfants. Quand Margot dégraffait son corsage pour donner la gougoute à son chat.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 village sans prétention j'ai mauvaise réputation je me démène ou je reste quoi je passe pour un je ne sais quoi je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme mais les braves j'en aime pas que l'on suive une autre route que non les braves j'en aime pas que l'on suive une autre route que tout le monde m'est dit de moi sauf les muets Ça va de soi, le jour du 14 juillet Je reste dans mon lit douillet La musique qui marche au pas Cela ne me regarde pas Je ne fais pourtant de tort à personne En n'écoutant pas le clairon qui sonne Mais les braves, j'en aime pas que L'on suive une autre route que Non, les braves, j'en aime pas que L'on suive une autre route que Tout le monde me montre au doigt Sauf les manchots, ça va de soi Quand je croise un voleur malchanceux Poursuivi par un cul terreux Je lance la patte et pourquoi le terre? Le cul se retrouve par terre Je ne fais pourtant de tort à personne En laissant courir les voleurs de pommes Mais les braves, flancs n'aiment pas que L'on suive une autre route que Non, les braves, flancs n'aiment pas que L'on suive une autre route que Le monde se rue sur moi Sauf les cul-de-jatte, ca va de soi Pas besoin d'être Jérémy Pour deviner le sort qui m'est promis S'ils trouvent une corde à leur goût Ils me la passeront au cou Je ne fais pourtant de tort à personne En suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route Que tout le monde viendra me voir pendu Sauf les aveugles, bien entendu Il pleuvait fort sur la grande route Elle cheminait Sans parapluie J'en avais un Volé sans doute Le matin même à un ami Courant alors A sa rescousse Je lui propose Un peu d'abri En séchant l'eau De sa frimousse D'un air très doux Elle m'a dit oui Un petit coin de parapluie Contre un coin de paradis Elle avait quelque chose D'un ange Un petit coin de paradis Contre un coin de parapluie Je ne perdais pas au change Pardis Chemin faisant Que ce fut tendre D'où ira de Le chant joli Que l'eau du ciel Faisait entendre Sur le toit de mon parapluie J'aurais voulu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 Mes bêtements, même en orage, les routes vont vers des pays. Bientôt le sien fit un barrage à l'horizon de ma folie. Il a fallu qu'elle me quitte après m'avoir dit grand merci, et je l'ai vue toute petite.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 Qu'il avait donc du courage C'était un petit cheval blanc Tous derrière, tous derrière C'était un petit cheval blanc Tous derrière et lui devant Il n'y avait jamais de beau temps Dans ce pauvre paysage Il n'y avait jamais de printemps Ni derrière, ni derrière, il n'y avait jamais de printemps, ni derrière, ni devant. Mais toujours il était content, menant les gars du village, à travers la plus noire des champs, tous derrière, tous derrière, à travers la plus noire des champs, tous derrière lui. Devant. Sa voiture allait poursuivant Sa belle petite queue sauvage C'est alors qu'il était content Tous derrière, tous derrière C'est alors qu'il était content Tous derrière lui, devant Mais un jour dans le mauvais temps Un jour qu'il était si sage Il est mort par un éclair blanc Tous derrière, tous derrière Il est mort par un éclair blanc Tous derrière et lui devant Il est mort sans voir le beau temps Qu'il avait donc du courage Il est mort sans voir le printemps Ni derrière, ni derrière Il est mort sans voir le beau temps Ni derrière, ni devant à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du candiraton Avec impudeur, c'est comme mère, lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. gorille, Tout à coup, la prison bien close où vivait le bel animal s'ouvrant, c'est pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le singe en sortant de sa cage, dit c'était aujourd'hui que je le perds, il parlait de son pucelage, vous aviez deviné, j'espère, Garogorir. Patron de la ménagerie, grillé, était perdu, nom de nom, c'est assommant car le gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance, est le fif des deux fuseaux, gorille Celle-là même qui n'a guère, le couvait d'un œil décidé, Fuit reprouvant qu'elle n'avait guère, de la suite dans les idées. D'autant plus vaine était leur crainte, que le gorille est un luron, Supérieur à l'homme dans l'étreinte, bien des femmes vous le diront, Guerre au gorille Le monde se précipite hors d'atteinte du Saint Jean Ruth, sauf une vieille décrépite et un jeune juge en bois brut. Voyant que tout se dérobe, le quadruman accéléra s'en dandinant vers les robes de la vieille et du magistrat. Garogorie Bas soupirait la centenaire, qu'on put encore me désirer, ce serait extraordinaire et pour tout dire inespéré. Le juge pense est impassible, qu'on me prenne pour une guenon, c'est complètement impossible, la suite lui prouve que non. Garogorie. Supposez qu'un de vous puisse être comme le singe obligé de violer un juge ou une ancêtre, lequel choisirait-il des deux Qu'une alternative pareille, un de ces quatre jours mes choix, c'est j'en suis convaincu la vieille qui sera l'objet de mon choix. Garogorie Mais par malheur si le gorille Au jeu de l'amour vaut son prix On sait qu'en revanche il ne brille Ni par le goût ni par l'esprit L'or au lieu d'opter pour la vieille Comme aurait fait n'importe qui Il saisit le juge à l'oreille Et l'entraîna dans un maquis Gare La suite serait délectable, malheureusement je ne peux pas la dire, et c'est regrettable, ça nous aurait fait rire un peu, car le juge au moment suprême criait maman, pleurait beaucoup, comme l'homme auquel le jour même il avait fait trancher le cou. Garoguerie. Monseigneur l'astre solaire. Je n'admire pas beaucoup M'enlève son feu Oui mais de son feu Moi je m'en fous J'ai rendez-vous avec vous La lumière que je préfère C'est celle de vos yeux jaloux Tout le reste en J'ai rendez-vous avec vous Monsieur mon propriétaire Comme je lui dévaste tout Chasse de son toit, oui mais de son toit, moi je m'en fous J'ai rendez-vous avec vous La demeure que je préfère C'est votre robe à froufrou -frou. Tout le reste en m'indiffère J'ai rendez-vous avec vous Madame Magargotière. gargotière. Comme je lui dois trop de sous Chasse de sa table, oui mais de sa table moi je m'en fous J'ai rendez-vous avec vous Le menu que je préfère C'est la chair de votre cou Tout le reste en main diffère J'ai rendez-vous avec vous Sa majesté financière Comme je ne fais rien à son goût Garde sonore, hors de sonore, moi je m'en fous J'ai rendez-vous avec vous La fortune que je préfère C'est votre cœur d'amadou Tout le reste en main diffère J'ai rendez-vous avec vous Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs Sont faits pour les impotents ou les ventripotents Mais c'est une absurdité car à la vérité ils sont là c'est notoire Pour accueillir quelque temps les amours débutants Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics Bancs publics, bancs publics En se foutant pas mal du regard oblique Des passants honnêtes Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics Bancs publics, bancs publics En se disant des je t'aime pathétiques Ont des petites gueules bien sympathiques Ils se tiennent par la main Parlent du lendemain du papier bleu d'azur Que revêtiront les murs de leur chambre à coucher Ils se voient déjà doucement elle cousent en lui fumant dans un bien-être sûr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 La sainte famille machin croise sur son chemin de, de ses malappris elle leur décoche hardiment des propos venimeux n'empêche que toute la famille le père la mère la fille le fils le saint-esprit voudrait bien de temps en temps pouvoir se conduire comme eux les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics bancs publics bancs publics en se foutant pas mal du regard oblique Des passants honnêtes Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics Bancs publics, bancs publics En se disant des « je t'aime » pathétiques Ont des petites gueules bien sympathiques Quand les mois auront passé Quand seront apaisés leurs beaux rêves flambants Quand leur ciel se couvrira de gros nuages lourds Ils s'apercevront émus C'est au hasard des rues sur un de ces femmes bancs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 Avec une bêche à l'épaule, avec à la lèvre un douchant Avec à la lèvre un douchant, avec à l'âme un grand courage Il s'en allait trimer au champ Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps Pour gagner le pain de sa vie, de l'aurore jusqu'au couchant De l'aurore jusqu'au couchant Il s'en allait bêcher la terre, en tous les lieux, par tous les temps Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Sans laisser voir sur son visage ni l'air jaloux, ni l'air méchant, ni l'air jaloux, ni l'air méchant, il retournait le chant des autres, toujours béchant, toujours béchant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Et quand la mort lui a fait signe De labourer son dernier champ De labourer son dernier champ Il creusa lui-même sa tombe En faisant vite, en se cachant Pauvre Martin, pauvre misère Creuse la terre, creuse le temps Il creusa lui-même sa tombe En faisant vite, en se cachant En faisant vite, en se cachant Et s'y étendit sans rien dire Pour ne pas déranger les gens Pauvre Martin, pauvre misère, dort sous la terre, dort sous le temps. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit, ouvrir ses bras, son ombre et celle d'une croix. Et quand il veut serrer Son bonheur il le broie Sa vie est un étrange Et douloureux divorce Il n'y a pas d'amour heureux Sa vie elle ressemble A ces soldats sans armes Qu'on avait habillés Pour un autre destin À quoi peut leur servir De se lever matin Eux qu'on retrouve au soir Des armées incertains Dites ces mots ma vie Et retenez vos larmes Il n'y a pas d'amour heureux Mon bel amour, mon cher amour Ma déchirure, je te porte dans moi Comme un oiseau blessé Et cela sans savoir Nous regarde passer Répétant après moi Ces mots que j'ai dressés Et qui pour tes grands yeux Tout aussitôt mourure Il n'y a pas d'amour heureux Le temps d'apprendre à vivre Il est déjà trop tard que pleurent dans la nuit Nos cœurs à l'unisson Ce qu'il faut de regret pour payer un frisson Ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson Ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare Il n'y a pas d'amour heureux J'ai plaqué mon chêne comme un saligo Mon copain le chêne, mon alter ego On était du même bois, un peu rustique, un peu brut Dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée Tous de bonnes graines, de haute futée, Mais toi tu manques à la pelle, ma vieille branche de campagne Mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne Auprès de mon arbre, je vivais heureux J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre Auprès de mon arbre, je vivais heureux J'aurais jamais dû le quitter des yeux Je suis un pauvre type, j'aurai plus de joie. J'ai jeté ma pipe, ma vieille pipe en bois, qui avait fumé sans se fâcher, sans jamais me brûler la lippe, le tabac de la vache enragée. Dans sa bonne vieille tête de pipe, j'ai les pipes d'écume, ornées de fleurons, de ces pipes qu'on fume, en levant le front. Mais je retrouverai plus ma foi Dans mon cœur ni sur ma lippe. Le goût de ma vieille pipe en bois Sacré nom d'une pipe Auprès de mon arbre Je vivais heureux J'aurais jamais dû m'éloigner De mon arbre Auprès de mon arbre Je vivais heureux J'aurais jamais dû le quitter des yeux Le surnom d'un Me va comme un gant D'avec ma femme J'ai foutu de camp, parce que depuis tant d'années, c'était pas une sinecure de lui voir tout le temps le nez, au milieu de la figure, je bats la campagne pour dénicher la nouvelle compagne valancelle là qui bien sûr laissait beaucoup trop de pierres dans les lentilles mais se pendait à mon cou quand je perdais mes billes auprès de mon arbre je vivais heureux j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre, auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter Les yeux. J'avais une mansarde pour tout logement, avec des lézardes sur le firmament, je le savais par cœur depuis, et pour un baiser la course, j'amenais mes belles de nuit, faire un tour sur la grande ours, j'habite plus de mansarde, il peut désormais tomber des halabardes, je m'en bats l'œil, mais, mais si quelqu'un monte aux cieux, moins que moi j'y fais des prunes, il y a 107 ans qui dit mieux, j'ai pas vu la lune. Auprès de mon arbre je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Quand j'étais marmot, j'avais la phobie des gros mots. Et si je pensais merde tout bas, je ne le disais pas. Mais aujourd'hui, que mon gagne-pain, c'est de parler comme un turlupin. Je ne pense plus merde pardi, mais je le dis. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson. De la chanson, afin d'amuser la galerie, je crache des gauloiseries, des pleines bouches de mots crus, tout à fait incongru mais sans me retrouvant seul sous mon toit, dans ma psyché je me montre au doigt et me crie va te faire homme incorrect, voire parler grec, je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson les samedis, je vais à confesse, m'accuser d'avoir parlé de fesses, et je promets faire mon marabout de les mettre tabou. Mais craignant si je n'en parle plus, de finir à l'arme et du salut, je remets bientôt sur le tapis les fesses impies. Je suis pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Ma femme est soit dit, en passant d'un naturel concupissant qui l'incite à se coucher nu sous le premier venu. Mais m'est-il permis, soyons sincères, d'en parler au café-concert sans dire qu'elle l'a aigu Le feu au cul, je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. J'aurais sans doute du bonheur et peut-être la croix d'honneur À chanter avec des l'amour qui mène à Rome Mais mon ange m'a dit turlu tutu, chanter l'amour t'es défendu S'il n'éclot pas sur le destin d'une putain suis le pornographe, du phonographe, le polisson De la chanson, et quand j'entonne guilleret, un patron de cabaret, une adorable bucolique, il est mélancolique et me dit la voix noyée de pleurs, s'il vous plaît de chanter les fleurs, qu'elle pousse au moins rue blondelle dans un bordel. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Chaque soir avant le dîner, à mon balcon mettant le nez, je contemple les bonnes gens dans le soleil couchant. Mais me demandez pas de chanter ça si vous redoutez d'entendre ici que j'aime avoir de mon balcon passer les cons. Je suis le pornographe, du phonographe, le polisson. De la chanson, les bonnes âmes d'ici bas, compte ferme qu'à mon pas, Satan va venir embrocher, ce mort mal embouché, mais, mais veuille le grand Manitou, pour qui le mot n'est rien du tout, admettre en sa Jérusalem à leur blême, le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. à tout à l'heure quinze ans de malheur mon vieux Léon que tu es parti au paradis de l'accordéon, parti bon train voir s'il bastring et la Java avait gardé droit de cité chez Jéhovah quinze ans bientôt musique au dos, Nalet, mener le bal à l'amicale des Feffolaires en cet asile par Sainte-Cécile pardonne nous de n'avoir pas su faire cas de ton bignou c'est une erreur mais les joueurs d'accordé ont au grand jamais On ne l'aimait au Panthéon Mon vieux, tu as dû contenter du chant de navet, Sans grande pompe et sans pompon et sans avet. Mais les copains suivaient le sapin, le cœur serré En rigolant pour faire semblant de ne pas pleurer Et dans nos cœurs Pauvre joueurs d'accordéon Il fait ma foi Beaucoup moins froid Qu'au panthéon Depuis mon vieux Qu'au fond des cieux Tu as fait ton trou Il a coulé De l'eau sous les ponts De chez nous Les bons enfants La rue devant va la guetter, L'un comme l'autre au gré des flots furent emportés Mais aucun d'eux n'a fait fi de son temps jadis Tous sont restés du parti des myosotis Tous ces pierrots ont le cœur gros mon Léon en entendant le moindre chant d'accordéon. Quel temps fêtit chez les gentils de l'au-delà. Les musiciens ont-ils enfin trouvé le la? Et le petit bleu, est-ce que ça ne le rend pas meilleur d'être servi? Au sein des vignes du Seigneur Si de temps en temps Une dame d'antan Se laisse embrasser Sûrement papa Que tu regrettes pas D'être passé Et si le bon Dieu Aime tant soit peu L'accordéon Au firmament, tu te plais sûrement, mon vieux Léon. Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, Vous ne vaudrez guère mieux, Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, Souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux, Le temps aux plus belles choses se plaît à faire un affront et saura faner vos roses comme il a ridé mon front. Le temps aux plus belles choses Se plaît à faire un affront Et saura fâner vos roses Comme il a ridé mon front Le même cours des planètes Règle nos jours et nos nuits On m'a vu ce que vous êtes Vous serez ce que je suis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 j'ai 26 ans mon vieux corneille et je t'emmerde en attendant Ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ses nec mergiture c'était pas de la littérature, N'en déplaise au jeteurs de sort, aux jeteurs de sort. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, Mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'étaient pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'étaient pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait, toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo leur confité hors, aux copains d'abord, au moindre coup. De Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SS, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, il avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'aune se refermait. Cent ans après qu'aucun de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguer ton père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup Qui n'est jamais viré de bord Mais viré de bord Naviguer en père peinard Sur la grand mare des canards Et s'appelait les copains d'abord Les copains d'abord Les sabots d'Hélène Étaient tout crottés Les trois capitaines l'auraient appelé vilaine, et la pauvre Hélène était comme une âme en peine. Ne cherche plus longtemps de fontaine, toi qui as besoin d'eau. Ne cherche plus, aux oh, larmes d'Hélène, va t'en remplir ton seau. Moi j'ai pris la peine de les déchausser. Les sabots d'Hélène, moi qui ne suis pas capitaine Et j'ai vu ma peine bien récompensée Dans les sabots de la pauvre Hélène Dans ses sabots grottés Moi j'ai trouvé les pieds d'une reine Et je les ai gardés Son jupon de laine était tout mité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 Le jupon d'Hélène, moi qui ne suis pas capitaine Et j'ai vu ma peine bien récompensée Sous le jupon de la pauvre Hélène Sous son jupon mité Moi j'ai trouvé des jambes de reine Et je les ai gardées Et le cœur d'Hélène ne savait pas chanter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 Dans le cœur d'Hélène, moi qui ne suis pas capitaine Et j'ai vu ma peine bien récompensée Et dans le cœur de la pauvre Hélène Qui avait jamais chanté Moi j'ai trouvé l'amour d'une reine Et moi je l'ai gardé. Elle est à toi cette chanson Toi l'Auvergnat qui sans façon M'a donné quatre bouts de bois Quand dans ma vie il faisait froid Toi qui m'as donné du feu quand Les croquantes et les croquants Tous les gens bien intentionnés M'avaient fermé la porte au nez Ce n'était rien Qu'un feu de bois Mais il m'avait chauffé le corps Et dans mon âme il brûle encore À la manière d'un feu de joie Toi l'Auvergnat quand tu mourras Quand le croque-mort t'emportera Qu'il te conduise à travers ciel au père éternel Elle est à toi cette chanson Toi l'hôtesse qui sans façon M'a donné quatre bouts de pain Quand dans ma vie il faisait faim Toi qui m'ouvris ta huche quand Les croquantes et les croquants Tous les gens bien intentionnés S'amusaient à me voir jeûner Ce n'était rien qu'un peu de pain Mais il m'avait chauffé le corps Et dans mon âme il brûle encore À la manière d'un grand festin Toi l'hôtesse quand tu mourras Quand le croque-mort t'emportera Qu'il te conduise à travers ciel Ô père éternel Elle est à toi cette chanson, toi l'étranger qui sans façon d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés riaient de me voir amener. Ce n'était rien qu'un peu de miel Mais il m'avait chauffé le corps Et dans mon âme il brûle encore À la manière d'un grand soleil Toi l'étranger quand tu mourras Quand le croque-mort t'emportera Qu'il te conduise à travers ciel Au père éternel Par le petit garçon Qui meurt près de sa mère Tandis que des enfants S'amusent tôt par terre Et par l'oiseau blessé Qui ne sait pas comment Son aile tout à coup S'en et descend Par la soif et la faim Et le délire ardent Je vous salue Marie, par les gosses battus, par l'ivrogne qui rentre, par l'âne qui reçoit des coups de pied au ventre, et par l'humiliation de l'innocent châtié, par la Vierge vendue qu'on a déshabillée, par le Fils dont la mère A été insulté, je vous salue Marie. Par la vieille qui, trébuchant sous trop de poids, s'écrie Mon Dieu, par le malheureux dont les bras ne purent s'appuyer sur une amour humaine. Comme la croix du Fils, Sur Simon de Sirène, par le cheval tombé, sous le chariot qu'il traîne, je vous salue Marie. Par les quatre horizons qui crucifient le monde, par tout ce dont la chair se déchire ou succombe, par ceux qui sont sans pied, par ceux qui sont sans main. Par le malade que l'on opère et qui gêne, Et par le juste mis au rang des assassins, Je vous salue, Marie. Par la mère apprenant que son fils est guéri, Par l'oiseau rappelant l'oiseau tombé du nid, Par l'herbe qui a soif, Et recueille l'ondée. Par le baiser perdu, par l'amour redonné, et par le mendiant, retrouvant sa monnaie, je vous salue, Marie. Del à la carabine chantait ainsi Quelqu'un a-t-il connu Donia Sabine, quelqu'un d'ici Chantait dans ces villageois, la nuit gagne le mont Falou Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou Quelqu'un de vous a-t-il connu Sabine, ma seigneura Sa mère était la vieille homograbine Técara, Qui chaque nuit criait dans la tourmagne comme un hibou Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou Vraiment la reine près d'elle était laide quand, vers le soir Elle passait sur le pont de Tolède encore corset noir Un chapelet du temps de Charlemagne ornait son cou Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou Le roi disait en la voyant si belle à son neveu Pour un baiser, pour un sourire d'elle, pour un cheveu Un dont oui, je donnerai l'Espagne et le Pérou Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou Je ne sais pas si j'aimais cette dame, mais je sais bien Que pour avoir un regard de son âme, moi, pauvre chien J'aurais gaiement passé dix ans au bagne sous les verrous Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou Quand je voyais cet enfant, moi, le pâtre de ce canton Je croyais voir la belle Cléopâtre qui nous dit-on menait César, empereur d'Allemagne, par le licou Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou Danser, chanter, villageois, la nuit tombe Sabine un jour a tout vendu Sa beauté de colombe, tout son amour Pour l'anneau d'or du comte de Saldagne, pour un bijou Le vent qui vient à travers la montagne M'a rendu fou Quand le jour de gloire est arrivé Comme tous les autres étaient crevés Moi seul connu le déshonneur De ne pas être mort au champ d'honneur. Je suis la mauvaise herbe, brave Jean, brave Jean, c'est pas moi qu'on rumine et c'est pas moi qu'on met en gerbe. La mort fauche les autres, brave gens, brave gens, et me fit grâce à moi, c'est immoral et c'est comme ça. La la la la la la la. La, la, la, la, la, la, la, la, la Et je me demande pourquoi, bon Dieu Ça vous dérange que je vive un peu Et je me demande pourquoi, bon Dieu Ça vous dérange que je vive un peu La fille a tout le monde à bon cœur Elle me donne nos petits bonheur Les petits bouts de sa peau Bien cachés que les autres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 C'est pas moi qu'on rumine et c'est pas moi qu'on met en gerbe Elle se vante aux autres, braves gens, braves gens, elle se donne à moi, c'est immoral et c'est comme ça. La la la la la, la la la la la la. Et je me demande pourquoi bon Dieu, ça vous dérange qu'on m'aime un peu. Et je me demande pourquoi bon Dieu, ça vous dérange quand même un peu. Les hommes sont faits, nous dit-on, pour vivre en bande comme les moutons, moi je vis seul et c'est pas demain que je suivrai leur droit chemin. Je suis la mauvaise herbe, brave gens, brave gens.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 Sur terre, il n'y eut d'amoureux, plus aveugle que moi dans tous les âges. Mais faut dire, je m'étais crevé les yeux en regardant de trop près son corsage, une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleurs, qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout. Le ciel avait pourvu des mille appâts Qui vous font prendre feu dès qu'on y touche La navette, tant que je ne savais pas Ne savait plus où donner de la bouche Une jolie fleur dans une peau de vache Une jolie vache déguisée en fleurs Qui fait la belle et qui vous attache Puis qui vous mène par le bout du cœur Elle n'avait pas de tête, elle n'avait pas L'esprit beaucoup plus grand qu'un dé à coudre Mais pour l'amour on ne demande pas Ô fille d'avoir inventé la poudre, une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur, qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur. Puis un jour elle a pris la clé des champs, en me laissant à l'âme la un mal funeste, et toutes les herbes...